Book two. f o r t y i e Quarante-cinq. u a r a n t e c i n a a u cinéma. Au cinéma. We want to go to นัง e a Nous voulons aller au cinéma. Nous voulons aller au cinéma. Aujourd'hui, il y a un bon film. Aujourd'hui, il y a un bon film. Le film est tout nouveau. Le film est tout nouveau. h o n g lait tuer, u i n e t Où est la caisse? Où est la caisse? Y a-t-il encore des places de libre? Y a-t-il encore des places de libre? Bât p a r a o u r la car, how like? Combien coûte les billets d'entrée? Combien coûte les billets d'entrée? หนังเริ่มกี่โมงคะคุณเริ่มต้นเซสชั่นเมื่อไหร่ค m ณเริ่มต้นเซสนหนังฉายกี่ชั่วโมงคะหนังฉาย e ี่ชั่วโมงคะหนังฉายกี่ชั่วโมงคะหนั e ฉายกี่ชั่วมงคังาัวล่วงหน้าได้่หงัวมคะหนังฉายกี e r ั e วโมงคะหนังฉายกี่หมา Peut-on réserver des billets d'entrée? Je voudrais une place à l'arrière. Je voudrais une place à l'arrière. Je voudrais une place à l'avant. Je voudrais une place à l'avant. ที่ชันต้องการั่งตรงกลาง Je voudrais une place au milieu Je voudrais une place au milieu Le film était captivant Le film était captivant Le film n'était pas ennuyeux Le film n'était pas ennuyeux. Mais le livre était mieux que le film. Mais le livre était mieux que le film. yang Comment était la musique? Comment était la musique? Comment étaient les acteurs? Comment étaient les acteurs? มีคำแปลใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษหม Y avait-il des sous-titres en anglais? Il y avait-il des sous-titres en anglais? กรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e